Bonjour à tous et bienvenue dans Napote Pomo 2016, la suite où nous allons continuer d'explorer les titres français disponibles sur le site cchits.net. On va commencer tout de suite avec un titre de David TMX, ça s'appelle Va Savoir, c'est sorti sur son album de 2006 qui s'intitule A l'orée d'un siècle en bois. Si froid pour autant Phrase mistrale au flux sévère Missive emportée par le vent Je me suis saigné aux quatre veines Expiré mes ressentiments à bout de souffle, à bout de peine Pour un soupir de quatre temps Comme le vent peut virer de bord Il nous rend plus forts ou fragiles Faire des nuées de poussière d'or Faire trembler des monts immobiles Et calculer la magnitude Sur l'échelle de mes sentiments Changer d'air et de latitude, M'abandonner aux quatre vents Comme un pur sang Alors je traverse les latitudes Les parallèles, les continents Je me fous de mon attitude Sur une mesure à quatre temps Dans le frimat de l'hiver Le cœur aride où rien ne pousse Je me réchauffe à la lumière Au feu torride d'une rousse Je ne crois plus aux rayons ternes de quelques blondes incertaines ni à l'incandescence d'une brune contre ma frileuse infortune Va savoir du noir ou du blanc qui l'emportera aux quatre vents Les vents de terre passent en courant au 14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 David TMX est présent sur Jamendo dans plusieurs projets, notamment Both avec son épouse, ainsi que Ecolaly qui est un album de chansons pour enfants. Alors on va passer maintenant au deuxième titre de cette édition, on va écouter Otis avec le titre « Comme une gêne », cet extrait de l'album « Oupa qui est sorti en 2007. Pas grand chose, rien de canal, mais je suis comme une chaîne, tant d'années que ça traîne, une démangeaison, un truc qui fait que ça Alors voilà, pour cette édition, c'est fini. On se retrouve demain pour la suite. Allez, à demain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.